Niet EN L'Espagne t'a donné des accents song pareils l'Espagne t'a donné les rythmes du soleil pour mieux chanter la joie, pour mieux chanter la joie. L'Espagne t'a forgé comme on burine un burin, un cœur, l'Espagne t'a forgé au feu de sa douleur et tu as sangloté. Je m'y souffert Dans tous les bras Dans tous les bras ouverts Tu n'as que si bouts de cordes Qui s'accorde, Qu'un cœur de bois Qui résonne S'abandonne Mais dans tes courbes profondes Chante et danse Tout le monde L'Espagne t'a couché aux portes de sa voix, L'Espagne t'a couché comme un long cri de joie pour mieux chanter l'amour pour mieux chanter l'amour L'Espagne t'a forgé pour ces quatre saisons L'Espagne t'a forgé une âme sans prison Et toi tu as jeté ton cœur à découvert dans tous les bras ouverts